Bienvenue, chers auditeurs et auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment du journal en langue française et de ce dimanche, 27 avril 2025, dont voici les titres. Dans les crises sanitaires Matanerutovu, de même que les hôpitaux communaux de la province Bururi, on parlait d'un manque d'ambulances. Et ce qui ne facilite pas le moyen de transport des malades. Le Parc national de la Rousizi est en cours d'aménagement pour trouver solution au problème de certains animaux aquatiques, comme les hippopotames qui sortent leur habitat. Précision du directeur général de l'OBPI, vous le suivez dans ce journal. Il salue positivement un accord visant à rétablir la paix entre la RDC et le Rwanda. Ce sont certains réfugiés congolais qui ont fui les conflits armés à l'est de la RDC, vivant dans la province de Tchibitoke. Eric Ouimana sur la mise en onde Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. Captez Issa écoutez la différence. Le conseil des ministres est réuni mercredi passé à analyser un projet d'arrêté portant mise en place du comité technique de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la coopération au développement. Comme le précise le, secré le secrétaire général de l'État, Jérôme Niondima, son comité technique de suivi produit un rapport à l'attention du comité de pilotage stratégique comme étant en exergue Les grands changements, les défis et enjeux observés dans la situation dit portefeuille. Suivez Jérôme Nyonzim. Troisième point analysé au Conseil des ministres, c'est un projet d'arrêté portant mise en place d'un comité technique de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la coopération au développement. Il a été présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Ce comité technique est un organe qui assure la permanence de la coordination des activités dévolues au comité interministériel de pilotage stratégique. De mise en œuvre de la stratégie nationale de la coopération au développement. Ce comité technique rassemble les rapports des différentes sous-commissions techniques, les analyse, les compile, les transmet au comité interministériel de pilotage pour la validation. Le comité technique de suivi produit un rapport à l'attention du comité de pilotage stratégique en mettant en exergue les grands changements, les défis, et les anges observés dans la situation du portefeuille. Après analyse, le projet a été adopté avec la recommandation de mettre en place dans chaque ministère une cellule chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la coopération au développement. L'Office Burundi pour la protection de l'environnement au BPI indique que le parc national de la Russie est en cours d'aménagement pour mettre fin à la question de certains animaux aquatiques sortis de leur habitat naturel comme les hippopotames. Président de Berkima directeur général de l'OBPI, après que certains habitants de la zone Boutilere, Améry de Bujumba, se plaignent des hippopotames et qui endommagent leur champ, affirma qu'ils vivent dans la station d'épuration Des os usés. D'obutérer Berkimasa Tunimana ajoute également qu'après l'aménagement de ce parc d'Orosiisi, la question de ces hippopotames sera résolue. Les hippopotames dont on est entré donc de parler, je dirais, ils vivent dans l'eau, mais ne restent pas longtemps donc, dans l'eau, puisque pour pouvoir brouter de l'herbe, ils doivent quitter l'eau et aller chercher donc l'herbe donc dans la terre. C'est pourquoi alors vous trouvez un peu partout et autour de la statue, donc des Pilaches, donc d'obtélé, la présence des hippopotames. Et ce que nous sommes entrés de faire, et pour le moment nous sommes entrés de délimiter et de borner le parc national de la Lucise pour voir que donc, ces animaux qui sont éparpillés un peu partout, ici dans la plaine d'Olimbo, on puisse donc les faire rentrer dans ce parc. Nous envisageons même, dans certains endroits, on va faire donc, donc des barcades ou bien des clôtures pour empêcher que et ces animaux et ces donc quitter donc le parc et aller et causer donc des dommages dans les ménages environnants le parc mais ce que nous constatons aussi c'est que même à l'intérieur donc du parc il y a il y a ceux qui tentent c'est ceux qui tentent de pratiquer donc la donc même quand on va faire rentrer donc donc ces animaux et puisqu'avec la montée des eaux directes tangaika de la roseze il y a d'autres animaux notamment les gazelles et des antilopes qui ont été perturbés et qui sont éparpillés donc même partout donc on nous envisageons donc de les faire rentrer donc à l'intérieur des parcs pour qu'ils puissent bénéficier et je dirais donc une protection totale et qu'ils puissent aussi donc s'épanouir puisque donc là ces animaux donc, vont trouver que ça soit l'herbe ou bien donc le milier donc de refuge Vous suivez toujours la radio Sanganiro, le journal continue Page et Santé, les hôpitaux de district sanitaire de Matana et Ruto, de même que les hôpitaux communaux dans la province de Buruli, font face aujourd'hui au manque d'ambulances et ce qui ne facilite pas le système de référence et contre référence selon responsable de cette structure des soins. Certains de la population qui est obligée de chercher eux-mêmes les moyens de transport. En cas de transfert des malades, et demande qui se problème soit résolu Au cours d'une réunion d'évaluation des activités réalisées au troisième trimestre 2024-2025 par cette province, ce mercredi, les envoyés du ministère de la Santé ont promis qu'ils transmettront ce défi à leur IRHI. L'ambulance de l'hôpital de Matana est en panne depuis environ un mois suite à un accident de roulage survenu le 30 mars de cette année dans la localité de Miguel en Commune de Matana. C'est le docteur Angela Rissa Nsabiyunwa, responsable de cette structure de soins, qui ajoute que son véhicule endommagé surtout au niveau de son moteur est pour le moment en train d'être réparé. C'est au moment où le district sanitaire d'Orotovo de compte deux ambulances en mauvais état, une du district sanitaire d'Orotovo et une autre de l'hôpital Dorotovu, qui ne fonctionne presque plus, c'est le docteur Frédéric Niosaba, directeur de l'hôpital Dorotovu. Son manque d'ambulance ne facilite pas le système de référence et contre-référence, précise ses responsables de ces structures de soins. Les habitants Dorotovu et Matana, qui sont aujourd'hui obligés de chercher eux-mêmes les moyens de déplacement en cas de transfert de leur malade, demandent avec insistance que ce problème soit résolu. Docteur Vénéran Niambekié, directeur du bureau provincial de la santé à Buruli, confirme son manque d'ambulance ambulance qui s'observe également dans tous les hôpitaux communaux de la province d'Obroulie de et demande que si possible ces structures de soins soient dotées d'ambulances au cours d'une réunion organisée ce mercredi à Broulie pour évaluer les activités réalisées au troisième trimestre 2024-2025 par la province sanitaire d'Obroulie. Les envoyés du ministère de la Santé et de lutte contre le SIDA ont promis que ce défilé au manque d'ambulance auquel font face ces structures de soins sera transmis à leur hiérarchie au niveau du ministère ayant la santé dans cette attribution. Depuis Boulouli, Zeno Zambimana pour la radio Isanga Nilo. Merci à Zeno <coughs> Zambimana. Page de justice, une femme est détenue avec son bébé de 3 mois dans un conteneur 6 à la position de police de Moutoye en commune dans la province de Gitega. Le chef de la colline Chichoua, où habite la femme en question, promet de suivre son cas jusqu'à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits. Les détails avec Gérard Nibigir. Nibigir de la colline Chichua, commune de Bouguendana, province de Gitega, c'est la femme qui est détenue avec son bébé de trois mois dans un conteneur situé à la position de police de Mutoyi dans cette commune. Ses voisins indiquent que vendredi dernier, un groupe de gens sont venus chercher son mari et ne l'ont pas trouvé à la maison. Ils ont opté pour appréhender. Niwisigoretti Goretti qui tenait son bébé et les ont tous amenés à la position de police et de Mutoi et son nourrisson de deux ans est resté seul à la maison. En effet, son mari a fouillé son domicile depuis un peu plus d'une semaine. La raison précise les voisins manque d'argent pour payer la facture de l'hôpital d'un enfant qu'il a percuté alors qu'il conduisait une moto. Cet accident a eu lieu il y a deux semaines et l'enfant percuté s'est fait soigner à l'hôpital de Mutoi pour un montant de « Plus d'un million de nos francs », racontent toujours les voisins. De son côté, le chef de la colline Tchichwa, Mme Founègue Jacqueline, déplore la détention de cette femme et trouve anormal qu'une femme soit arrêtée pour des fautes commises par son mari. Elle demande au service habilité de traquer partout et attraper le mari d'Oniwi Zigoretti afin qu'il réponde de ses actes lui seul. Elle promet ainsi de suivre de près le cas d'Oniwi Zigoretti jusqu'à ce qu'il soit rétabli dans ses droits de son côté, le commissaire communal de la police à Bouguendana, nous a dit par téléphone qu'il ne connaissait pas ce cas, mais qu'il comptait s'entretenir avec l'officier de police judiciaire qui a le dossier. Toutefois, certains habitants de la commune Bouguendana soulignent qu'ils ne comprennent pas pourquoi dans leur commune, il y a deux gens qui continuent à être détenus dans un conteneur de la position de police et de Moutoui, alors que leur commune est dotée d'un cachot si au chef lieu de leur commune Depuis Guitega, Janine Bigira pour la radio et Merci à Gérard Nibigira. Quittons la province d'Ogitega pour nous rendre dans la province de Boubanza, dans le domaine de l'éducation. À quelques jours de la fête du travail des travailleurs, les anciens enseignants mis à retraite en 2023 dans la province de Boubantza. Cela ment que la mise à jour de la carrière comporte beaucoup de lacunes. entre autres la perte du droit acquis selon l'accord entre l'État et les syndicats qui consacrent six années d'ancienneté pour chaque enseignant qui commence le service. Le manque d'indemnité, de fin de carrière, et autres. Athanasi Machandari, l'un de ces retraités, demande à l'État de les rétablir dans leurs droits. Le point Vex Pescaritas Cabanial. Selon ces anciens enseignants actuellement en retraite, la mise à jour de leur carrière comporte beaucoup de lacunes. Athanasi Machandari est l'un de ces enseignants en retraite. La mise à jour de leur carrière comporte beaucoup de lacunes, à savoir la perte du droit à qui sera l'accord de 2002, l'accord signé entre le gouvernement du Burundi et le syndicat des enseignants qui consacre six années d'ancienneté pour l'enseignant qui commence le service et cela affecte les autres qui ont déjà commencé le travail. Il y a également, euh, c'est supposé que nous avons arrêté le service 2021 si vous consultez la mise à jour de la carrière parce qu'on ne considère que l'objet de notation valable 2022. Il dit également qu'ils ont perdu l'objet de notation valable pour 2023. Nous avons perdu également l'objet de notation valable 2023 parce qu'on donne ce bulletin pour celui qui est au service de l'année 2021-2022. On nous a refusé également le bulletin de notation valable 2024, alors que nous étions toujours en service, comme l'indique l'article 68 du statut général des fonctionnaires, qui indique que euh, la notation, la période de notation, court à partir du 1er mai jusqu'au 30 juin et que les effets de la notation prennent effet à partir de juillet, Malheureusement, nous avons eu les lettres de mise à la retraite au mois de septembre 2023, alors que la politique salariale qui avait démarré avec euh, juillet 2023, on nous a refusé. Les pour laquelle nous demandons qu'il y ait correction de cette mise à jour de la carrière pour que, comme l'a souhaité le chef de l'État, pour que le dernier salaire que l'on devrait avoir avant d'aller à la retraite, on puisse... Ces enseignants en retraite réclament aussi l'indemnité de fin de carrière comme la bénéficient aussi d'autres travailleurs comme ceux des sociétés paraétatiques, des sociétés privées, des militaires, des policiers et autres. Page sport. Bref, et Lydia Sekira a été réélue ce dimanche à la tête du Comité national olympique pour un mandat de quatre ans. Elle a récolté 42 voix sur 46. Après sa réélection, elle a annoncé que ses projets prioritaires sont notamment le développement du sport féminin et la lutte contre la manipulation des compétitions. Certains réfugiés congolais qui ont fui les conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo, vivant au chef-lieu de la province Chibitoke, saluent positivement un accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda la semaine dernière à Washington aux États-Unis, accord visant à rétablir la paix entre ces deux pays. Il demande cependant que cet accord ne reste pas lettre morte pour qu'ils puissent retourner dans leur pays natal. On les écoute dans ces propos recueillis par Jackson Bahati. Nous avions fui la guerre au Congo. Justement, moi, je suis de la plaine, je suis de, de Luvungi, je suis ici à Arugombo. Quand nous avions fui la guerre, c'est parce qu'on a vu qu'il n'y a pas la paix chez nous. Quand on a entendu qu'il y a déjà des accords entre le Rwanda et la RDC qui ont été faits aux États-Unis, vraiment. On a été très content nous comme réfugiés parce que nous nous voulons que nous rentrons chez nous et que nous vivons aussi la paix chez nous. Quand on a entendu qu'il y a des accords de principe, vraiment nous étions remplis de joie et c'est pourquoi nous disons vraiment grand merci à Dieu parce que c'est lui qui a fait que cela arrive et nous prétendons que cela ça va être quand même réalisé. Mimi kama vile Mkongomani kutoka Luvungi, à Congo, ni kwa parugombo, République démocratique du Burundi. Moi, en tant que réfugié congolais qui a fui la guerre, j'ai été content d'entendre que la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix. Nous, le petit peuple, nous sommes traumatisés. Qu'ils s'entendent sur comment exploiter les minéraux et qu'ils nous donnent la paix, nous fût-ce que ça. Bora tous ces pâtes, Amani, Moukongo, Doutor Die, Nafasizé Nous demandons avec insistance que cet accord soit mis en application pour que nous puissions retourner dans notre pays d'origine et vivre en paix. Les autorités-là qui ont signé ces, ces, ces, ces, cet accord-là, s'ils prennent ça avec responsabilité vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui vont nous arriver encore. Alors, nous disons aux autorités qui ont signé cet accord-là, vraiment, qu'ils prennent ça avec responsabilité pour que la paix revienne au Congo. Parce que nous, nous voulons la paix. Parce que nous avions fui la guerre. Il y a des traumatismes. Alors, nous voulons que la paix revienne chez nous pour que nous rentrons dans de bonnes conditions et que nous vivons ce que nous on vivait avant chez nous. Certains Congolais qui ont fui les conflits armés à l'air aujourd'hui vivant au Burundi. Respecter la souveraineté et les frontières établies, soutenir l'intégration économique et régionale et notamment renforcer la transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minerais critiques et c'est le contenu d'une déclaration de principe signée Vendredi dernier, à Washington, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un accord visant à promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs, tout en mettant fin au conflit qui ravage l'est de la RDC. Un accord qui a été signé par la ministre congolaise des Affaires étrangères et son homologue rwandais en présence du secrétaire d'État américain. Fin de ce journal. Et merci à vous de l'avoir suivi. Bon dimanche. Au revoir.